6 mois 50 ans universel, 12h55 à Bujumbura. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. La transmission des mémoires suivant l'ethnie des parents et l'environnement est dangereuse. C'est du moins la lecture faite par un expert en justice transitionnelle que vous entendrez dans cette édition. Dans cette édition également, on vous parlera de l'élection des notables de la colline. La chronique Santé de ce mardi sera centré sur les substances psychoactives avec l'opticologue Pierre claver en La mise en onde de cette édition est assurée par Albert Andouayo. Rebonjour oh, et bienvenue. Page politique pour débuter cette édition. Le chef de l'État, Ivariste Ndechimi, a signé un décret portant mode d'élection des membres du Conseil des notables de la Colline. Ce décret montre que ce Conseil est composé de 15 membres élus par l'Assemblée collinaire. L'article 3 de ce décret précise qu'un membre du de, de Conseil des notables doit avoir la nationalité burundaise, âgée d'au moins 35 ans et être de bonne moralité. Les membres du conseil des notables sont élus par l'Assemblée culinaire, comme le stipule l'article 9, les détails avec Francine Ndeokougaï. Ce décret numéro 100 bar 188 du 29 juillet 2021 stipule en son article 3 que le Conseil des notables est composé de 15 membres élus par l'Assemblée collinaire et qui remplissent huit critères. Être de nationalité burundaise, être âgé de moins 35 ans, avoir le sens de la vérité et de la justice, avoir le sens de l'honneur et de la responsabilité, avoir le sens élevé d'empathie, être de bonne moralité et ne pas avoir fait objet d'une condamnations qui ont la confiance de la population, avoir le sens de neutralité, d'impartialité et avoir le sens du bien communautaire et d'abandon du gain personnel. L'article 5 indique que nul ne peut être candidat à un mandat de membre du Conseil des notables s'il ne réside pas de manière effective sur la colline ou le quartier concerné depuis au moins cinq ans. L'article 9 précise que les membres du Conseil des notables sont élus par l'Assemblée collinaire au suffrage universel direct et secret. Le vote se déroule sur la colline ou le quartier concerné à un endroit choisi par le chef de colline, liton sur l'article. Article 10. À l'article 12, on signale qu'à l'issue du scrutin sont déclarés élus les 15 premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le premier et le deuxième, dans l'ordre des suffrages obtenus, assurent respectivement le rôle de président et de vice-président du Conseil des notables collinaires. Les deux choisissent séance séances tenantes. Parmi les notables élus, en secrétaire qui sait lire et écrire. L'article 13 de signaler qu'en cas de vacances d'un membre du Conseil des notables culinaires, le remplaçant est désigné à partir des réservistes figurant sur les comptes rendus des élections suivant l'ordre des suffrages obtenus. Lorsqu'il n'y a plus de remplaçants, il est procédé à de nouvelles élections. Le dernier article, qui est l'article 15, précise que les ministres ayant l'administration territoriale et la justice dans leurs attributions sont chargés. Chacun en ce qui le concerne de l'exécution de ce décret. Francine Ndehokub page justice transitionnelle et la transmission des mémoires sur le passé douloureux qu'a connu le Burundi, se fait suivant l'ethnie des parents et l'environnement. Jean-Bosco Haririman, professeur d'université expert en justice transitionnelle, le dit après que des jeunes des provinces Karusi aient divergé sur la tragédie, les tragédies du passé au Burundi, selon lui. Cette transmission est très dangereuse et dit qu'il faut trouver la vérité afin d'éviter la globalisation expliquant qu'il n'y a pas eu de l'Assemblée la, générale de tous les Hutus ou les Tutsis pour décoder, d'éliminer telle ou telle ethnie. Suivez-le au micro de l'inibéle Nibigira. Pour que la vérité soit connue, il faut une conjugaison de plusieurs acteurs de vérité. Dans le cas du Burundi, Parce qu'il n'y a jamais eu d'opportunité de parler de la vérité en public, sur les médias, les gens préfèrent transmettre les mémoires en utilisant une approche plutôt primordialiste qui consiste à borner la vérité selon la compréhension des victimes individuellement dans les familles, dans les communautés, dans les collines, à un certain moment selon l'appartenance ethnique. Ce qui est dangereux parce que ça divise la société au lieu de l'unifier. Ce genre de vérité que ces jeunes reçoivent de leurs parents, de leur parenté, des milieux qu'ils fréquentent, correspond à la vérité de la famille, de la colline, du village. Et c'est vraiment une vérité. Très délimité, très borné, et qui est de nature à ne pas contribuer à la réconciliation de la nation burundaise. Ceci parce que c'est globalisant. Ils vont vous dire, moi, à ce que je sache, il y a eu génocide des Tutsis, ou il y a eu génocide des Hutus, selon l'appartenance. Mais il n'y a jamais eu d'assemblée générale des Hutus pour arrêter une conclusion nous allons tuer les Tutsis ». Il n'y a jamais eu d'assemblée générale des Tutsis pour dire « nous allons tuer et éliminer les Hutus ». C'est plutôt des groupes dans chaque composante, que ce soit au sein des Hutus ou au sein des Tutsis, qui, pour arriver à leurs intérêts politiques, se sont cachés derrière la casque ethnique, Prendre tous les Tutsis ou tous les Hutus et les mettre dans un même panier, c'est une sorte de généralisation à outrance et qui est dangereuse. Euh, Professeur d'université expert en justice transitionnelle Jean Bosco Harerimana qui expliquait qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale de tous les Hutus ou les Tutsis pour décider d'éliminer telle ou telle autre ethnie. Tous les députés élus dans la circonscription de la mairie de Bujumbura, issus de tous les partis politiques, travaillent en synergie, que ce soit pendant les vacances parlementaires ou dans d'autres occasions, pour se pencher sur les défis liés au développement lors des précédentes vacances. L'un des députés signale qu'ils ont effectué des descentes, notamment dans les marchés nouvellement construits à pouvoir la raison qui fait que certaines échoppes restent fermées. On l'écoute. On écoute euh, le député Elias Bouregoure au micro de bain. Nyonghur. Je voulais vous dire que les élus euh, de, de la mairie de Bouchumbura se, sont préoccupés surtout de la vie réelle de la population urbaine. C'est pourquoi les élus se sont penchés surtout sur l'éducation, sur le commerce. C'est pour cela que nous avons mis plus d'efforts dans les visites des marchés, les marchés qui dépendent de la mairie. On a aussi visité aussi les écoles comme Athénée Primaire, comme lycée Cessenyi et nous avons aussi visité un peu les marchés de la mairie dont le marché de Rouzibal le marché de Kamenge, le marché de Kinama et là l'objectif c'était d'aller voir comment ces marchés sont organisés afin que les commerçants qui vendent leurs marchandises à l'extérieur puissent être intégrés dans les kiosques qui sont à l'intérieur des marchés et cela facilitera la récolte des recettes pour la mairie. Oui, exactement, vous parlez des marchés ou d'autres activités commerciales. Est-ce que vous creusez, vous entrez dans les détails pour, pour savoir quelles sont les recettes en général qui, qui entrent dans la mairie pour que eh, tout soit fait dans la transparence Vous savez, les élus de la mairie ne, ne sont, sont pas beaucoup penchés à ce côté de gestion parce que ça serait une sorte d'ingérence et c'est pourquoi nous avons préféré et de nous pencher surtout sur l'organisation pour que ces marchés puissent bien fonctionner et puissent bien générer des recettes. Je voulais vous dire que les élus de la mairie nous avons aussi visité presque tous les cachots des zones et là nous nous sommes liés aux responsables concernés dont les OPJ, les administrateurs, les juges, les chefs des zones et là nous les avons aidés et on a pu libérer Mais pas mal de gens qui étaient emprisonnés pour une, une ou l'autre cause. À 13h06, dans les studios de la radio de saint poursuivons cette édition. Les enseignants de la province Muyinga devraient se construire des maisons d'habitation au lieu de se contenter des maisons louées. La paix a été lancée par Victor Andaban, président du Conseil de la Fondation pour le logement des, du personnel de l'enseignement FLÉ, dans une réunion tenue hier à l'intention de différents responsables scolaires et des représentants tant syndicaux de cette province. Victor Andabane fait savoir que la Fondation accorde des crédits sur 10 ans avec un intérêt de 7 à point avec Pierre Clavier à Barondi. Les enseignants ne devraient pas terminer leur vie dans des maisons louées. C'est ce conseil que Victor Ndabaniwe, président du conseil de la FLE, a prodigué ce lundi aux différents responsables scolaires de Moyinga et aux représentants syndicaux. D'après lui, une maison décente est une dignité et un honneur pour tout homme. Ndabaniwe demande aux enseignants de prendre le modèle de leurs frères qui n'ont jamais été à l'école. Avant de fonder leur foyer, ils construisent d'abord une maison. Ce responsable de la FLE explique qu'avoir une maison n'est plus une utopie. La FLE offre des crédits sur 10 ans avec un intérêt de 7%. Il suffit donc que les enseignants évitent les crédits de consommation pour prendre des crédits logements. A ceux qui veulent éviter le stress lié à la construction, la FLE propose des maisons clés à main sous forme de location vente payable en 10 ans. Pour ceux qui souhaitent ces maisons, un délai d'une semaine leur est accordé à partir de ce lundi pour se faire enregistrer à la direction provinciale de l'enseignement de Moyinga. Une cinquantaine de maisons de ce type seront érigées sur le site de Mukoni et les constructions On commence avec ce mois d'août. Radio Restons au nord du Burundi cette fois-ci en province Ngozi pour parler infrastructure. Les chefs des collines de la province Ngozi touchant euh, la route goudronnée, menant en province Mouyenga, sont appelés à combler les nids de poules. L'appel du commissaire provincial de la police lors d'une réunion de sécurité Bonfond de Riraouen dit que ces nids de poules causent pas mal d'accidents. Sur ce tronçon, nous rapporte Apollinaire Muzagara. Comme l'a indiqué lors d'une réunion de sécurité, le commissaire provincial de la police demande aux administrateurs communaux d'exhorter les chefs de colline concernés afin qu'ils mobilisent la population pour combler les nids de poules qui ne cessent d'augmenter sur la route nationale 6. Selon OPC de Bonfond de l'Elaro, les communes les plus concernées sont Kilemba, Kachikanoa et Wusig, à Kilemba en zone Gakere, et sur environ 2 km du centre Massangazila, les nids sont trop nombreux, ce qui pousse les véhicules, voitures et camions à zigzaguer pour éviter ces trous qui causent selon le commissaire provincial pas mal d'accidents ces jours-ci après l'excès de vitesse et l'inexpérience des conducteurs. Il demande par conséquent aux administratifs à la base de les assainir à travers des travaux communautaires ou toute autre occasion en vue de diminuer ces accidents devenus monnaie courante ces jours-ci. Donc, aussi, Radio Isangani. Radio Isanganiro, Chronique Santé. Place à la chronique santé de ce mardi Elle est centrée sur les substances psychoactives, lesquelles sont des substances modifiant les états de conscience. Le psychologue Pierre Claverne-Djadjimana indique que le consommateur manifeste différents comportements étranges comme la baisse de l'intelligence ou négligence corporelle. Les jeunes en âge d'adolescence sont les plus touchés par l'usage abusif de ces substances comme les drogues et l'alcool. La chronique santé de ce mardi est signé. On est là mucho. Toutes substances perturbant le fonctionnement du système nerveux central, les sensations, les sentiments et autres, est une substance psychoactive. Le psychologue Pierre-Claverne Djumana souligne que ces substances sont variées. Certaines sont acceptées par la société, comme l'alcool ou la bière, et d'autres sont illicites, comme le chanvre. Il y a des substances qui sont légales. Là, je vais parler des médicaments psychotropes qui sont classés dans la catégorie des substances psychoactives, notamment le diazépam, le valium, qui est souvent utilisé par les jeunes, sans atteler à travers le savoir, mais qui entraîne une dépendance. Il y a aussi des substances illicites. Il y a la lotion, il y a la cocaïne, il y a l'héroïne, il y a le boost. Il y a les usagers d'adolescents. Il y en a qui utilisent la colle. Et aussi, j'avais oublié les substances psychoactives qui sont acceptées par la société. C'est la colle, c'est la bière, que les, les gens utilisent à travers mais qui entraîne aussi des conséquences très néfastes sur la santé. Dépendamment de la sorte, de la quantité consommée, les agis manifestent des comportements étranges comme symptômes. Ça se remarque surtout à travers les agirs qui n'étaient pas habituels. La personne va se voir par exemple avec ses résultats scolaires en baisse, La personne va développer donc, des signes comme euh, bon, la négligence corporelle ou l'incurie. Le, le jeune adolescent consommateur manifeste des comportements étranges comme le vol pathologique. Il va vendre ses habits, il va, il va il vendre ses chaussures, il va voler à la maison. Il, il va manifester vraiment un comportement purement étrange à la maison. Et souvent, les membres de la famille commencent à s'inquiéter par un comportement étrange inhabituel qui manifeste le jeune après avoir consommé des substances psychoactives. Les plus concernés par l'usage de ces substances sont les jeunes adolescents, mais aussi des adultes. On constate que les abuseurs des substances psychoactives sont souvent les jeunes, les jeunes de la catégorie d'âge entre 15 et 25 ans. On pense que c'est vraiment la catégorie la plus touchée par l'usage de, des drogues. Même les usagers d'alcool, souvent je vois que ce sont les jeunes, mais les conséquences à long terme sur l'alcool, c'est les personnes un peu en âge avancé. Parce que chez l'alcool, l'état de dépendance va se développer avec la consommation sur une longue période. Mais les substances comme le chanvre, le boost, le cocaïne, l'héroïne, la catégorie la plus influencée, c'est la catégorie des jeunes. Docteur Pierre Clavente du Mana expliquera dans notre prochaine chronique santé des conséquences néfastes, ainsi que le traitement est suivi adéquat. Actualité internationale en international, au Tchad, un conflit intercommunautaire a fait plus de 20 morts le week-end dernier. À l'origine, un conflit foncier opposant deux communautés dans une province non loin de la capitale. Un conflit qui est la conséquence, écrit les RFI, des difficultés à trancher les différends entre agriculteurs et éleveurs. Au Sénégal, les cas de COVID-19 ont été multipliés par neuf entre les mois de juin et juillet de cette année. Une troisième vague qui a pris beaucoup d'ampleur depuis le 17 mai avec une forte hausse des cas graves et de décès, explique un directeur du Centre d'opérations d'urgence sanitaire du ministère sénégalais de la Santé qui explique cette augmentation par la coïncidence avec le moment où l'Institut Pasteur a montré que sur les échantillons qui étaient séquencés, environ 60% étaient du delta extrêmement euh, transmissible. La deuxième raison, selon ce directeur, c'est que ça, ça correspond au moment où il y a eu relâchement au niveau de la population générale et le respect des mesures barrières n'était pas observé rapporte la RFI. Voilà à 13h12 dans les studios de la radio Isanganilo. Et ça s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Andouayo qui a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi. à tous et à tous, au revoir. Mireille Kanyang